die tabseren de omma. En dan zijn er de fatwa, de ulamas de l'islam, de ulamas salafiën, die zijn op de voet van Ahl Sunnah Al-Jama'a, qui ont réfuté les arguments et les chouboukhats des khawarij contemporains. Et on était dans le sujet de Al-Muwalat la semaine passée, et donc aujourd'hui on va terminer ce chapitre. La, la, la, la dernière question de ce chapitre, c'est la question qui était posée au chef Saleh Al Fawzan. La question c'est mm -hmm. Quel est le verdict de la charia au sujet de donner en euh, charité ou de donner aux kuffar des grosses sommes d'argent? Le Cheikh il répond, il dit كان ذلك حتى الزكاة يعطى منها المؤلفة قلوب المؤلفة قلوبهم يعطى منها المؤلفة قلوبهم مما يرجى كف شره من المسلمين الكافر الذي يرجى كف شره من المسلمين عن المسلمين يعطى من الزكاة التي هي فرض فكيف لا يعطى من المال الذي ليس بزكاة من اجل دفع ضرره عن المسلمين en dat van de jihadisten. En dat En si on donne une grosse somme d'argent aux koufars et que c'est dans le but d'amener un bienfait pour les musulmans, il n'y a pas de problème avec ça. C'est dans le but d'éloigner le mal des koufars qu'ils veulent nous faire, le mal que les koufars veulent nous faire. Donc, même de la zakat, qui est une chose obligatoire dans l'islam, pour les musulmans, ça fait partie des cinq piliers de l'islam, c'est permis d'en donner à ceux qu'on appelle « Al-mu'annafatuqulu bihim » Ceux, par exemple, qui, ont, soit qui, qui, qui sont proches de l'islam et qu'on veut les inciter, donc les encourager à accepter l'islam, euh, on peut leur donner une somme d'argent pour de la zakat pour qu'ils euh, acceptent l'islam. Également dans le but d'éloigner de, de, de, le mal d'un kafir si le kafir veut, veut nuire aux musulmans, c'est permis de lui donner de la zakat pour éviter que euh, ce kafir ce fasse du mal aux musulmans ou nuise aux musulmans. Donc si ça c'est le cas pour de l'argent qui est fort, qui est pris de la zakha, et qu'on veut éviter du mal qu'il veut faire aux musulmans, et donc euh, pourquoi on ne pourrait pas lui donner de l'argent qui n'est pas de la zakah, qui n'est pas obligatoire, dans le but d'éloigner le mal qu'il veut faire aux musulmans. Et, et donc, il dit donc qu'il y a des musulmans parmi les ignorants aujourd'hui qui croient que ça, ça rentre dans un Al muala alors qu'en réalité... Ça ne fait pas partie de Al-Mu'alat, mais c'est qu'est-ce qu'on appelle al mudara Comme on avait expliqué la dernière fois, que al mudara c'est le fait de donner au kafir quelque chose de ta dunya dans le but de protéger ta religion et de garder ta religion. Tandis que le contraire, hein, de faire des compromis, al mudahana dans la religion, hein, ou bien Al-Mu'alat, ça c'est le contraire. C'est comme si tu donnes au cancer ta religion, tu laisses tomber ta religion dans le but de protéger et de garder ta doula, ça c'est haram, tandis que l'autre c'est permis, c'est-à-dire Al-Mudara c'est permis, dans le but d'éloigner le mal des koufars, qu'est-ce qu'ils veulent faire aux musulmans, etc., donc ça, ça vient terminer les fatwas euh, au sujet de Al-Mu'alad qu'on a mentionné, bien entendu il y a beaucoup d'autres fatwas sur ce sujet-là, des ulama, Mais euh, le livre, dans le livre, il y en a, euh, il en a mentionné seulement euh, quelques-unes pour donner une idée, une compréhension générale. Maintenant, on rentre dans le, le sujet des des attentats euh des attentats suicides, comme on les appelle en Arabe, al-amaliah ou l'intiharie, aussi on les appelle, les attentats kamikazes. Dans les médias, on utilise souvent les attentats kamikazes qui viennent D'un mot japonais, kamikaze, qui veut dire. Euh, y a les... Non, en fait, ça veut dire un. Il y a un japonais une fois qui m'a expliqué que ça veut dire un vent un qui vient de Dieu. Quelque chose comme ça. Donc, euh, ça, c'est qu'est-ce que le japonais m'a expliqué Ouais, parce que, supposément qu'il y avait une guerre entre les Chinois puis, euh, puis le Japon. Puis. Non, ça, c'était après. Oui, ça c'était avant, quand il y avait la guerre, ouais, il y avait une guerre contre les Chinois et les, euh, les Japonais, et puis il y avait eu un grand vent, et puis les Japonais avaient gagné la bataille contre les Chinois sans même qu'il y ait eu de bataille, c'est-à-dire le vent était tellement fort, euh, ça a écrasé les, les Chinois. Donc euh, supposément c'était ça l'origine de ce terme, mais euh, par la suite ça a été utilisé aussi pendant la guerre de Pearl Harbor. Les, les, les Japonais qui, qui descendaient avec leurs avions, hein, au lieu d'attaquer, de, de tirer sur les porte-avions américains, ben ils ont dit, bon puisqu'on n'est pas capable de les, de, de les frapper avec nos, nos, nos armes et tout ça, on va, on va faire de l'avion, l'avion elle-même devenir une arme. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris l'avion puis ils, sont, ils se laissaient, en fait ils se laissaient tomber directement sur les porte-avions, ils sont faits dedans puis ça faisait exploser bien entendu les bateaux, les bateaux de guerre, donc ça c'est, après ça a été appelé comme ça, kamikaze, ok <coughs> Donc euh, ça c'était ça c'est juste pour le terme kamikaze, mais en tout cas, ça, ça, comme, on, comme on sait, ça n'a rien à voir avec l'Islam. Toutefois les gens de takfir et les djihadistes aujourd'hui, les gens de Peda'a parmi les khawarites aujourd'hui, ils ont donné à ça un autre nom, hein, ils, ils veulent pas l'appeler suicide parce que bien entendu ils prétendent que, que ce qu'ils font c'est du djihad, alors pour pas admettre que c'est un suicide, ils ont euh, changé le nom, pour le rendre plus, plus euh, attirant et plus islamique, soi-disant. et donc ils l'appellent l'Amaliyat al-Istishhadiyah, euh, pour estishhadiyah, istishhad, c'est-à-dire pour chercher le shahada, pour être shahid, et qui est dans but de devenir shahid esti pour dire que euh, pour, pour dire que tu vas devenir un martyr hein, un shahid donc il l'appelle esti bien entendu ça n'a rien à voir avec l'esti et ça n'a rien à voir avec être un shahid parce que comme on va voir les ulamas ont clairement expliqué que ça celui qui fait ça il n'est pas euh, un shahid Donc on va commencer dans ce sujet-là Avec la question qui a été posée au Cheikh Mohamed Nasiruddin al albani Et ils ont posé la question au Cheikh في ما العمليات الانتحارية? Maar ik heb مثل ف ذكرت في جلسه سابقه ما en fait il demande au chef tu il dit au chef pas dans une autre occasion tu as parlé et tu as dit que Pas, tu ne permettais pas les attentats suicides. Donc, euh, on voudrait un petit peu plus de clarification à ce sujet-là. Barakallahu Fiqh. Et donc, euh, maintenant, on va, on va, le Cheikh a parlé un petit peu du fait que tous les ulémas sont d'accord pour dire que le suicide c'est interdit dans l'islam. Et que, il y a certains des ulama qui ont même été jusqu'à dire que celui qui se suicide, Il meurt qu'à faire. Ça, c'est certain parmi les ennemis euh, qui ont dit ça. Pourquoi Parce qu'ils ont dit que celui qui euh, se suicide, puis qui, euh, qui met fin à sa vie parce qu'il a une difficulté ou parce qu'il a un malheur ou quelque chose comme ça, comme une maladie ou quelque chose dans le genre, et qui n'est pas capable d'endurer et de supporter ça, et de faire preuve de patience, hein, alors euh, il n'y a pas de doute qu'il y, y a un problème. Euh, dans, dans, dans sa foi à ce sujet-là. Et donc, le chef il expliquait que des fois ça se peut que des gens, euh, ça se peut que des gens font ça parce qu'ils ne connaissent pas l'épreuve du Quran et de la Sunnah au sujet de euh, les épreuves et au sujet de, de, de la patience et de l'endurance quand un, mal, un malheur t'atteint, etc. Donc il a parlé de ça, il dit que le mu'min quand une maladie l'atteint, ou une douleur, ou quelque chose comme ça, ou un malheur, il fait preuve de patience, et que ça c'est un bien pour le mu'min. Donc il mentionnait des choses comme ça, puis ensuite il rentre dans le sujet des attentats suicides directement. Il dit « à et يهاجم الحربية الأمريكية لطائرته فينفجر مع طائرته ولكن يقضي على الجيش الذي هو في تلك الباخره الحربية الأمريكية نحن نقول العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة أو كلها محرمة وقد تكون من الانواع الذي يخلد صاحبها في النار aan de hand van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van Euh, de, de la part des, euh, des Japonais et des gens de cette catégorie-là, lorsque l'un d'entre eux euh, voulait attaquer les bateaux américains, comme on disait tout à l'heure avec leurs avions. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils fonçaient dans les bateaux pour faire exploser le bateau, puis en même temps, ils se faisaient exploser l'humeur avec son avion. Et ils, euh, ils faisaient ça, il y a lit. Dans le but de, de combattre les, les bateaux américains. Bon, on sait tous que euh, la, la, la conclusion de cette guerre c'était que c'est les Américains qui ont gagné. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qu'on a Qu'est-ce que j'avais appris dans un cours d'histoire à ce sujet-là C'est que les Japonais croyaient que leur empereur était un dieu, hein, fils de Dieu. ils l'appelaient le fils du Dieu. Soleil. En fait, ils croyaient que c'était le fils du soleil. Et il croyait qu'il était Dieu, ouais, ils croyaient qu'il était divin. Et euh, personne n'avait le droit de le voir, excepté des gens qui sont très proches de lui, ok. Donc euh, c'était ça le culte que les Japonais avaient pour leur euh, pour leurs dirigeants à l'époque. Après la guerre, parce qu'on sait que les les comment ils s'appellent les samouraïs donnaient leur vie à, à cet empereur-là, ok, et ils vivaient pour lui. Et il mourait pour lui, donc euh, c'était c'était leur dieu en fait. Donc euh, quand ils allaient avec, leurs avions, avec leur avion, ils avaient donné leur vie euh, à cet empereur. Et après la guerre, qu'est-ce qui est arrivé C'est que les Américains ont fait, ont ordonné ou ont demandé au à l'empereur de de dé, de désavouer ouvert, ouvertement, de dire ouvertement que il n'était pas le dieu soleil qu'il n'était pas fils du soleil, quelque chose comme ça. Donc, euh, qu'est-ce qui est arrivé C'est que quand il a dit ça, euh, il y a eu plein de Japonais qui se sont tués eux-mêmes, parce qu'ils avaient donné leur vie pour... Euh, ceux qui avaient donné leur vie pour, euh, pour l'empereur, le, croyant qu'il était un Dieu, tout d'un coup, ils entendaient... Leur dieu en train de désavouer, et de dire il dire qu'il n'était pas vraiment un dieu. Donc, il y en a beaucoup d'entre eux qui se sont suicidés, qui se sont tués eux-mêmes à cause de ça. Donc ça, c'est pour montrer que ces gens-là, ils avaient déjà, en un partant, il y a une aqida déjà complètement déviée, dé, dé, dé, dé, dévié, qui était basée sur le shirk. Maintenant, le shirk, on retourne à sa parole quand il dit que nous, il dit aujourd'hui les attentats suicides à l'époque actuelle, Elles sont toutes illégales. Elles sont toutes euh, contraires à la charia, et elles sont toutes interdites. Et il se pourrait même qu'elles soient de la catégorie qui fait de la personne qui, qui l'accomplit qu'il va rester en enfer pour l'éternité. Mais de là à dire, comme si quelqu'un dit que de faire des attentats suicides, c'est quelque chose qui le rapproche à Allah, hein, et qu'il pense qu'en se faisant exploser lui-même de cette façon-là, il combat dans le chemin d'Allah. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'islam. Et il dit que il y en a aujourd'hui qui se battent pour leur terre hein, et qui se battent pour leur nation, ça disant, إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، دي مثلا افراد يتسلقون الجبال ويذهبون الى جيش من اليهود ويقتلون منهم عددا ثم يقتلون ما الفائده من هذه الامور هذه تصرفات شخصيه لا عاقبه لها في صالح الدعوه الاسلاميه اطلاقا en voorzien we de mensen van het land, de mensen en de mensen van het land, en de mensen van ils land, en het land, ils de mensen van de Juifs. Hein, parmi les armées des soldats juifs, et ils en, ils en tuent un petit groupe, puis après ça ils se font tuer. Il dit c'est quoi le but, c'est quoi le, la, le bienfait qui est là-dedans, d'avoir fait une action pareille Il dit ça c'est des individus qui font des activités pareilles et des, des actions pareilles, et ça n'amène rien de bon, ça ça à la fin ça n'amène aucune conclusion bénéfique ou positive pour le bien de la dawa islamique, et donc euh, le Cheikh il dit, c'est pour ça que je conseille aux, et je dis aux jeunes musulmans de préserver vos vies à condition que vous étudiez votre religion, c'est-à-dire préserver vos vies pour étudier votre religion et votre Islam, et pour l'apprendre et la connaître d'une façon correcte, et pour l'enseigner et agir selon votre capacité, dans les limites de votre capacité, et la meilleure guidance, c'est la guidance du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme on voit que le Cheikh ici, Cheikh Al-Albani, il a clairement expliqué que de faire ces actions-là, c'est pas islamique, et en même temps que ces gens-là, ils n'amènent aucun bienfait pour l'Islam, pour la da'wah, et il incite plutôt les jeunes musulmans à étudier leur religion. Hein Il y en a qui s'imaginent et disent non mais on est là, on reste assis, on fait rien. Hein mais étudier l'islam, eux pour eux étudier l'islam, c'est rien, c'est faire rien. Hein Imaginez, quand on s'assoit maintenant, on est dans la mosquée, puis on étudie l'islam, on, on apprend entre nous l'islam, on lit un livre, on essaie de comprendre notre religion, ça pour eux, ça c'est rien. Faire quelque chose pour eux, c'est quoi C'est faire des actes de violence, faire des attentats. Euh, détruire ou, ou faire des choses comme ça. Ça, c'est faire quelque chose, ça, c'est agir. Tandis que quand tu étudies l'islam, tu apprends ta religion, ça, pour eux, c'est rester assis et rien faire. D'accord Donc, ça, c'est comment ces gens-là ont compris euh, leur religion et aller à l'envers. Ensuite, on va aller au autre fatwa maintenant du Cheikh euh, euh, Mohammed Ibn Assaymi, euh, Rachim Ahoula. Chef dit. قال رحمه الله أما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة يتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله فمن قتل نفسه فهو خالد مخلد في النار في نار جهنم أبد الأبدين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا قتل نفسا لا في مصلحة الإسلام لأنه إذا قتل نفسه وقتل معه عش عشرة أو مئة أو مئتين لم ينتفع الإسلام بذلك ولم يسلم ولم يسلم الناس بخلاف قصة الغلام فإن فيها إسلام كثير islamu kathir, il a, kulu men fi sa'id Donc le sheikh, comme ça, c'était tiré dans euh, le darse que le sheikh a fait euh, dans les cours de l'explication de Riad al-Salichin, en particulier quand il a expliqué le hadith de, de Ashab al-Lukhdoud, dans le Quran, quand les, les gens qui ont été brûlés par le roi, le roi qui était non-croyant, puis à cause d'un jeune, le jeune garçon, hein, quand le, le roi essayait de le tuer par tous les moyens, il n'arrivait jamais à le tuer, et le jeune lui a dit, si tu veux me tuer, il y a une seule façon, c'est que tu m'accroches, tu, tu, tu me fais accrocher sur un, un, un morceau de bois, puis tu prends une flèche, puis tu dis, « Bismillah » au nom du Dieu de ce, de ce, petit, de ce jeune garçon. Hein, au nom du dieu de ce jeune garçon, et tu tires la flèche. C'est la seule façon que tu pourras me tuer. Parce qu'il a, a essayé plusieurs fois de le tuer, de toute façon, ça n'a jamais marché. Alors là, il a dit, le jeune a dit tu veux me tuer, voici la façon. Tu dis, Bismillah, puis tu lances la flèche, le dieu de ce jeune garçon, puis là après, tu vas voir que tu, la flèche va, va arriver et va me tuer. Donc le roi a rassemblé toute la population pour l'exécution de ce jeune, et là il a dit, le roi il a dit, Bismillah, il a tiré la flèche, le dieu de ce jeune garçon, donc il a tiré la flèche et la flèche est rentrée droit dans son cœur, donc il est mort, et là quand les le, le, le populations ont vu ça, ils ont dit, on croit au dieu de ce jeune garçon, Hein? alors là tout le monde a cru à, à, à l'islam à cause de ça, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que… Bien, là, le roi, quand il a vu que la population a commencé à accepter l'islam à cause de ça, il, les a, il a fait creuser une fosse, il a dit, tous ceux qui croient au Dieu de ce jeune garçon-là, je vais les brûler vivants. Alors, il a mis des bûches de bois et tout, il a mis du feu, puis là, il a forcé tout le monde qui qui voulait pas euh, renier sa foi, de descendre dans le feu. Et donc, tout le monde a descendu, est descendu tous ces gens-là sont descendus, et ils sont descendus dans le feu. Et même, il y avait une femme, oui, une femme avec un bébé, elle, elle, elle hésitait à descendre. Et son bébé a parlé, il lui a dit, il, il lui a dit, ne crée rien, tu es sur la vérité, ou quelque chose comme ça. Et donc, elle est descendue dans le feu, elle aussi. Et donc, ça, c'est pour montrer que le chef, il a montré pour dire que, regardez, dans cette histoire-là, Homme, un, homme, un enfant a sacrifié sa vie, mais, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence de ce sacrifice, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui ont cru à l'Islam et qui ont été sauvés. Donc ça c'est un, un bienfait, d'accord Tandis que le Cheikh dit, mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui, qu'est-ce que les gens appellent euh, les, les attentats kamikazes qui vont se faire suicider Donc qu'est-ce qu'il fait Il porte une, une bombe sur lui ou quelque chose qui explose, puis il s'en va là où les kuffars se réunissent, et il se fait exploser lui-même. Donc celui-là, le Cheikh il dit, euh, il s'est tué lui-même, c'est comme s'il s'est suicidé, qu'Allah nous, nous protège de ça, et il dit, celui qui s'est tue lui-même, il sera en enfer pour l'éternité, ok Comme ça a été mentionné dans le hadith à propos des gens qui euh, se sont tués eux-mêmes. On a on a entendu euh, il y a des hadiths qui mentionnent par exemple que celui qui se tue par un poison il va continuer dans l'enfer à se à prendre ce poison-là à l'éternité. Celui qui s'est tué en se jetant en bas d'une falaise il va continuer à se jeter en bas de la falaise éternellement. Et celui qui s'est Tué en se coupant des veines ou des choses comme ça, il va continuer à le faire dans l'enfer tout le temps. Comme s'il se coupe, ça, ça, ça, ça se referme, il le coupe encore, comme ça, à l'éternité. Et l'autre qui se fait tuer euh, en, en se pendant, hein, soit il s'est accroché au cou une corde, puis il s'est laissé tomber, celui-là, il va continuer à faire ça dans l'enfer. Donc c'est pour dire que ça c'est le châtiment pour des gens qui se sont suicidés dans cette douleur, donc ça c'est le châtiment qui attend les gens qui vont faire soi disant ces attentats kamikazes au nom de l'Islam, ça n'a rien à voir avec les martyrs et les shahids, donc euh, le shahid dit donc que ça c'est un suicide, ensuite il dit… Euh, Puis après il dit, comme ça a été mentionné dans le Hadith du jeune garçon, celui qui va se faire tuer comme ça, là, il n'amène aucun bien pour l'islam, contrairement au jeune garçon. Le jeune garçon, il s'est fait, s'est sacrifié sa vie, mais en retour il y a eu un bienfait pour l'islam, que des hommes et des femmes sont entrés dans la foi. Tandis que celui-là qui va se faire exploser, eh ben, il se tue lui-même et il tue avec lui 10 ou 100 ou 200 et l'Islam n'a rien profité et l'Islam n'a rien euh, bénéficié de ces morts-là. Euh, contrairement aux jeunes garçons, on voit que tous ceux qui étaient présents, qui ont assisté à sa mort, ils ont tous cru en l'Islam. Après il dit أو مئتان من العدو فهذا لا يقبل لا يقبل, لا يقبل لا يقبل أن يسلم الناس هذا لا يقبل لا يقبل أن يسلم الناس بل ربما يتع يتعلد العدو أكثر ما يقبل أن يسلم الناس أي نعم فهذا لا يقبل أن يسلم الناس ربما يتعند العدو أكثر ويغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتكا كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين فإلا أهل فلسطين إذا مات واحد منهم في هذه التفجيرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا وجر ذلك أخذوا من جراء ذلك نثرا أو أكثر فلم يحصل بذلك نافعا للمسلمين ولم تفعل للذين فجرت هذه المتفجرات في صفوفهم ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار أنه قتل الناس بغير حق وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله وأن صاحبه ليس بشهيد ولكن إذا فعل الإنسان هذا متاولا نرى أنه جائز وإنما نرجو أن يسلم من الإثم أما أن تكتب له الشهادة فلا لأنه ليس من طريق الشهادة لكنه يسلم من الإثم لأنه متاول om een ishtahada lahu ajra. Le cheikh, il répond, ensuite, il continue, il dit, donc, celui qui, euh, qui, il dit, celui qui tue des, ouvraient, ou saint, 20, ou, ou 200 des ennemies, hein, ça, ça va pas faire que les gens vont accepter l'islam plus. En fait, ça va faire en sorte que les ennemies vont être encore plus opposés à l'islam. Et ça va, augmenter la haine qu'ils ont dans leur cœur. Hein, des actions pareilles, ça va augmenter leur colère et leur haine contre l'islam jusqu'au point où ils vont commencer à attaquer et à tuer les musulmans encore de façon encore plus dure. Comme on a vu chez les juifs, par exemple, en Palestine, hein, les gens de la Palestine, s'il y en a un musulman, soi-disant, qui se. un musulman qui se fait exploser, soi-disant, de cette façon et qui tuent 7 ou 6 ou 7 parmi les juifs, eux qu'est-ce qu'ils font après Ils s'en vont et ils vont en tuer 60, hein. ils vont en prendre 60 ou plus pour se venger, donc c'est dix fois plus, et non seulement ça, on a vu même quest ce qu'ils font parfois, ils vont prendre des avions et ils vont lancer des missiles sur les quartiers où… Les, les, les gens font ces actions-là, d'où ces, ces gens-là viennent, ou bien qu'est-ce qu'ils vont faire parfois Ils vont venir avec des bulldozers pour détruire non seulement euh, les, gens qui ont fait ça, les gens qui sont reliés avec ces gens-là, mais détruire leur maison et la maison des familles euh, de ces gens-là et leurs proches et toute la parenté à de ces gens-là qui ont fait ça. Même les voisins. Tous ceux qui étaient euh, proches ou loin de cette personne qui avait une relation avec ces gens-là. Donc, c'est pour montrer que ces choses-là, ça n'a rien à voir avec l'islam parce que ça amène plus de, plus de mal que, le, que de bien. Et c'est contraire, donc, au Coran et à la Sunnah, comme le chef explique. Et il dit que il euh, n'y a aucun bienfait pour les musulmans dans le fait de faire des actions pareilles. Et. Euh, c'est ça. Et ceux qui font ces actions-là, ils n'arrivent à rien de mieux et ils n'ont pas aucun bien fait d'avoir fait ça. Et il dit donc que c'est pour ça qu'on considère que les gens aujourd'hui qui font des actions pareilles parmi les musulmans, on considère qu'ils ont tué des gens. sans, sans aucun droit. C'est-à-dire, injustement. Et, que ça mérite de leur c'est-à-dire, il mérite d'entrer en enfer. Qu'Allah nous protège. Et il dit que la personne qui fait une action pareille, elle n'est pas shahid. C'est pas un martyr. Hein. Mais si, dit, si la personne fait cette action-là, nous c'est-à-dire, il, il a, essayé d'interpréter les, les choses de cette façon-là, Hein, on lui a interprété les choses de cette façon-là, on, on espère qu'il va être épargné du, du péché, hein, du, du fait qu'il a fait une action puis il s'est basé sur un ta'win, même si c'est un ta'win qui est faux, mais on espère qu'il va être épargné du péché, toutefois on ne peut pas dire qu'il est shahid à cause de ça, hein. parce qu'il s'est basé sur un ta'win, il l'appelle ijtihad qui est fausse. Donc, on espère qu'il soit épargné du péché d'avoir fait ça, mais toutefois, on ne peut pas dire qu'il est shahid. Ça, c'est celui qui le fait par ignorance. Dans le sens qu'on lui a montré l'action d'une autre façon, il l'a imaginé que c'était islamique ou quelque chose comme ça. Maintenant, on va lire une fatwa maintenant à ce sujet-là, mais du cher Salih al-Fawzan. cher, on lui a posé la question. Heel tajouz ul amaliyya sal imtihariya Heel huna kashrout nes <middels> sihhatiha za l'amal Cheikh, ils lui ont posé la question. Est-ce que c'est permis de faire les attentats suicides Et est-ce qu'il y a des conditions pour que ces actions-là soient valables Est-ce qu'il y a des conditions pour que cette action-là soit valable Et avant de lire la réponse du Cheikh, c'est que il y a des gens qui font ça, ils s'imaginent qu'ils vont être capables en faisant des attentats suicides ou des attentats euh, terroristes, des choses comme ça, qu'ils vont être capables de faire appliquer la loi islamique en faisant ça. Ou bien qu'ils vont être capables de, euh, disons, de se venger ou de punir le, les, des injustices de, de, du gouvernement ou des choses comme ça. Puis quand, quand ils ont terminé et que tu regardes les résultats de qu'est-ce qu'ils ont fait, et qu'ils ont tué plein d'innocents, qu'ils ont fait couler le sang, qu'ils ont répandu l'insécurité dans la société, et la terreur, tu vois qu'à la fin, ils n'ont pas aidé à faire appliquer la charia, ils n'ont pas non plus aidé à faire cesser l'injustice, et même parfois ils encouragent à ce que l'injustice continue de plus en plus. Au lieu de faire diminuer l'injustice, eh bien ils encouragent l'injustice. Parce que ceux parfois qui sont au pouvoir profitent de ces attentats là pour se remplir les poches de différents moyens à cause de l'état euh, de, de la situation dans le pays. Donc s'ils voulaient, si voulaient vraiment le bien, eh bien, le mieux ce serait de revenir au Quran et à la Sunnah et d'écrire Allah subhanahu wa ta'ala et d'appliquer leur islam dans leur vie. فقل الشيخ القناصي يدي له الجواب لا حول ولا قوه الا بالله لماذا الانتحار والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا فسوف نسليه نارا وكان ذلك عن الله يسيرا فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة ولا يمنع من ذلك أن يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان أحد الشجعان يقاتل في سبيل الله فقام الناس يثنون عليه يقولون ما ابلى منا أحد مثل ما ابلى فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار وذلك قبل أن يموت فصعب ذلك على الصحابة كيف هذا الإنسان الذي يقاتل ولا يترك أحد أحد من الكفار إلا تبعه وقتله يكون في النار فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعدما جرح، ثم في النهاية رأاه وضع غمض سيفه على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى ثم تحامل عليه وقتل نفسه. قال الصحابي فقال الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. شايفي لا حول ولا قوة إلا بالله. Pourquoi se suicider? Alors que Allah a dit il ne vous tuez vous-même. Allah est certes miséricordieux envers vous. Et celui qui se tue, hein, qui fait ça par transgression et par injustice, alors nous allons le brûler dans le feu. Et ça c'est très facile pour Allah C'est le verset 29 et 30 dans Surat an nisa Donc le Cheikh indique qu'il n'est pas permis à une personne de se tuer elle-même il doit au contraire préserver sa vie le plus possible, et ça, ça n'empêche pas qu'il peut combattre dans le chemin d'Allah et euh, qu'il peut faire le djihad dans le chemin d'Allah. À l'époque du prophète dans une des batailles, il y avait un des hommes qui était très courageux et qui combattait dans le chemin d'Allah, et les gens commençaient à parler de, en bien de lui, commençaient à dire du bien de lui ils ont dit regardez cet homme, on n'a pas vu personne comme lui dans le, le combat, et à chaque fois qu'il était devant un mécréant dans le combat, il l'écrasait, il et il le tuait donc, c'est pour dire qu'il était dans la guerre, et il, il était fort au combat. Donc tout le monde était impressionné par sa façon de combattre et tout, et le prophète a dit, au sujet de cet homme-là, il est dans le feu. alors Ça, c'était bien entendu avant qu'il meure. Le prophète sallam a dit avant qu'il meure qu'il serait dans le feu. Et donc, les sahabas, ils ont entendu ça, puis ils étaient, en même temps, ils étaient étonnés d'entendre ça, en voulant dire, comment cet homme-là qui est si courageux, et qui écrase et qui tue tous les coups qui sont dans, chemin, dans son chemin, comment lui pourrait être dans le feu? Alors, un des sahabas, a dit moi je vais le suivre, je vais aller partout où il va pour voir comment, euh, le prophète, pourquoi le prophète François dit qu'il fait ça dans le feu Et donc ce, ce sahabi il a suivi l'homme en question partout jusqu'à ce qu'il qu voit que cet homme-là s'est fait blesser il a reçu un coup et donc il était blessé. Donc il l'a suivi en dehors de, du combat, l'homme s'est écarté Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le manche de son, de son épée par terre, puis il a mis la pointe de l'épée dans, dans sa poitrine, sur sa poitrine. Puis, il s'est appuyé sur sa lame, sur son épée, il s'est appuyé sur son épée, et donc, l'épée l'a traversé, puis il est mort. Parce que, étant donné qu'il avait été blessé, la douleur était très dure, il n'était plus capable de la supporter, Et donc, il s'est suicidé, il s'est tué lui-même. Et donc, le, le sahabi, là, lorsqu'il a vu ça, il a dit, le, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit vrai. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne parle pas selon ses désirs, hein. Donc, euh, l'homme est retourné, voit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le sahabi est allé voir le prophète, sallallahu il lui a dit, euh, certes, euh, je témoigne que Muhammad est le Messie, j'ai tenu, Allah s'agit d'Allah, et que tu as dit vrai. Hein? Donc c'était pour montrer que l'homme qui, qui se tue, hein, même s'il si, euh, a été un grand combattant, ça ne veut pas dire qu'il est sauvé et qu'il est martyr. Hein? Et le sheikh dit, « L'homme qui se tue, même s'il a été un dan le sheikh het de pourquoi il a été dans le feu? à cause de cette action-là. Parce qu'il s'est tué, il n'a pas été patient, il n'a pas enduré le mal, hein. Comme les musulmans, par exemple, si celui qui va se faire exploser en Palestine, il n'est pas capable d'être patient, et d'endurer, euh, les difficultés de la situation qui se passe là-bas au lieu de faire preuve de patience et d'endurance et de craindre Allah il se fait exploser lui-même. Et il sait que ça n'amènera rien, ça ne va pas amener la victoire, ça ne va pas ramener les terres qui sont perdues, ça ne va pas réparer les injustices qui ont été faites, ça ne va rien changer et ça va juste continuer les problèmes. Donc euh, le le alayhi wa nabi c'est hein, والنبي صلواتهم في مكه 13 سنه يؤذى هو واصحابه اشد الاذى ولم يأمر احدا منهم باختيال احد من الكفار الذين يؤذونهم ولا بتخريب من ممتلكاتهم لانه يترتب على ذلك حصول ضرر على المسلمين اكثر من الضرر الذي يحصل من الكفار دونك الشيخ الذيك que le Prophète alayhi wa sallam, est resté 13 ans à Makkah, et il se faisait euh, faire du tort de la part des couffars, lui ainsi que ses Sahaba. Il a, il a subi des difficultés incroyables, mais malgré tout ça, il n'a jamais ordonné aucun de ses compagnons parmi eux de faire un attentat ou d'attaquer les couffars qui leur faisaient du mal, qui leur faisaient du tort ni de détruire et de euh, faire sauter ou de détruire leur possession. Pourquoi? Parce que ça implique, si quelqu'un fait des actions pareilles, ça implique quoi? Ça implique que il y a un mal plus grand qui va tomber sur les musulmans que le mal euh, que le mal qui, qui est arrivé au Koufar. Et donc dans ce cas là, ce n'est pas permis. Tu veux faire un mal au koufar, mais le mal qui va revenir aux musulmans de, ce, de ça est plus grave. Alors, tu n'as pas le droit, dans ce cas-là, de faire une action pareille. D'accord Donc, euh... <rire> non. <rire> non. Donc euh, ça, c'est la parole du cheikh Al-Fonzal. Maintenant, on va lire une autre fatwa dans le même sujet. Mais het is een fatwa van de sheikh ibn Abdullah al Jabiri. Hafizahullah. Hafizahullah. De sheikh al-Ze maag de vraag: de impare die Al De som van de militairen de som van de militairen de som van de de som van Ils font ces actions-là. Qu'est-ce que c'est le verdict de l'islam à ce sujet-là Le cheikh répond Al-Jawab, Ismun ala musamma, intihariya, wa in sammaha al-baad, istishhadiya, fahiya Donc il dit Le verdict à ce sujet-là, c'est que c'est un suicide. Comme on les appelle, attentat suicide donc c'est un suicide. Même si certains essaient de les appeler des attentats estiḥādīa ou bien des des, affaires, des des attentats pour se martyriser devenir martyrs, ça ça n'a rien à voir. Et ça c'est comme si quelqu'un s'est suicidé lui, il s'est tué lui-même, il s'est suicidé. Euh, le chef a dit premièrement qu'atteint le souss al-mustafida al-sahiha an-Nabi صلى alayhi wa sallam, ان on نفسه في النار بشكل عام dans les textes du Coran et de la Sunna qui sont très nombreux que le prophète wa sallam, a dit que celui qui se tue lui-même sera dans le feu de l'enfer et ça c'est d'une façon générale deuxieme thaliam nisa fiha en het niet eens? Het is niet zo dat we niet eens zijn. Het is niet zo dat we niet Islam. Het dat we niet eens zijn. Het is niet zo dat we niet eens zijn. Het is dat we niet eens les Het is niet Het islam. Et ça les incite encore plus, c'est comme si ça les excite en réalité encore plus à se retourner contre les musulmans et à montrer sa force qu'il avait cachée contre l'islam et contre les, les gens de l'islam, contre les musulmans. Donc, ça c'est le deuxième, euh, le deuxième point que le chef a mentionné. Troisièmement, كما يقولون ماذا سمعت العمليات الانتحارية في فلسطين ضد إسرائيل هذا المنتحر أو المستشهد كما يسمونه يفجر نفسه وسيارته ويخرب منشآت من محدودة كمحطة المحروقات أو محطة سكة حديد أو متاجر وقد يقتل أشخاصا ويجرح آخرين ويجرح آخرين ولكن ماذا تصنع إسرائيل إسرائيل تدمر جراء ذلك الأخضر واليابس وتدمر قرى وتداهم بيوتا والله أعلم ماذا يحصل جراء هذه المداهمات الكافرة من سلب ونهب وانتهاك, وانتهاك اعراض Donc le chef nous enseigne comme troisième point que lorsqu'on regarde la réalité de qu ce qui se passe, on dit mais qu'est-ce que ces attentats suicides ont fait en Palestine par exemple contre les Israéliens, hein, ou ces attentats euh, mart de martyrs soi disant, comme ils l'appellent, comment ça qu'est ce que ça a apporté? Tu vois, un qui va se faire exploser avec sa voiture, qui détruit des constructions des juifs, soit une station d'essence, ou bien une compagnie de, de fer, ou bien euh, une autre, un autre euh, commerce, hein. Et il s'en va, va, il va, il va tuer quelques personnes, ou bien il va blesser d'autres. Mais qu'est-ce que Israël fait en retour? Hein, ils vont aller détruire tout. Hein, ils vont même détruire des quartiers en entier, et des maisons, ils vont les détruire. Et seul Allah sait ce qui peut se produire à la suite de ces attentats de la part des kouffars, du fait qu'ils vont détruire et qu'ils vont euh, même attaquer les des et les musulmans par la suite. Donc le dit :« il dit « والواجب على المجاهد ان يسعى في خيمات إبارة الإسلام و يتجنّم ». او يجتنب كل ما فيه مهلكه للإسلام واهله ولكن هؤلاء جهال لم يجدوا رايه قويه تحكمهم وتحسن سياستهم ويعلموهم الجهاد الصحيح بالرجوع الى اهل العلم وانما هي نعارات وأحزاب كل حزب يخرب قوته كل حذب يجرب قوته ويستعرض عضلاته بل هي عمل أرعى وأوهج يضر بالاسلام إسلام أهله ويفسد ولا يصلح بل ليس من الجهاد الحق الشرعي في شيء وليس من السنة في شيء الشيخ لن تعملني على ذلك l'obligation pour celui qui veut être Mujahide et qui veut lutter dans le chemin d'Allah, c'est qu'il fasse un effort pour protéger la force des musulmans et protéger l'islam et les musulmans, et c'est-à-dire il doit faire un effort pour protéger les musulmans et la force des musulmans, pour pas que les musulmans se fassent attaquer pour rien, hein Donc, en agissant d'une façon sage, et non pas de cette façon-là. Et, et le Cheikh, il dit que euh, c'est de faire, de faire en sorte qu'on évite tout ce qui pourrait amener la perte, de, pour les, une perte pour les musulmans et pour l'islam. Mais ces gens-là, c'est des ignorants. Le Cheikh ces gens-là, c'est des ignorants. Ils n'ont pas trouvé, euh, il y a les, euh, Il y un qui les dirige et qui a une force, c'est-à-dire probablement ils parlent de leur état. Et leur état, ils ils c'est des états qui sont faibles ok, et qui, ne, et qui gèrent mal le, les, les, les, la l'aspect euh, politique et qui n'enseignent pas aux gens le djihad d'une façon correcte et de retourner. au lama Donc, qu'est-ce qu'ils ont dans ces pays-là, comme en Palestine, par exemple C'est seulement des partis. Chaque parti, c'est ça. Chaque parti qui veut exposer sa force, qui veut montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire. Hein Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a un président, soit disant. Il y a un président, il y a un chef d'État. Mais ce chef d'État-là, il n'a aucun pouvoir. Et personne ne respecte son autorité parmi les autres partis politiques qui sont en place là-bas. Chaque parti, chaque groupe s'imagine qu'il a une autorité et qu'il représente les, les musulmans qui sont là-bas. Et donc ils se permettent d'attaquer quand ils veulent et de ne pas attaquer quand ils ne veulent pas. Et ce n'est pas les, les, les dirigeants qui décident. C'est ces partis là qui décident. Donc il n'y a pas, comme l'islam le commande, L'obéissance aux dirigeants, le respect de l'autorité des dirigeants, et de ne pas opposer à ses ordres quand il leur donne le bien, hein, et quand il demande aux gens de faire le bien, hein, et s'il leur dit n'attaquez pas, on n'attaque pas. Mais ces gens-là, ils ne reconnaissent pas. Donc, c'est ça ce que le chef explique. Et donc, qu'est-ce que ces gens-là font? Le chef dit ça, ça nuit à l'islam, et ça nuit à la, à, aux musulmans, et ça fait plus de désordre de bien. Et ça n'a rien à voir avec le, le, le djihad réel, le vrai djihad légal, selon la charia. Ça n'a rien à voir avec ça. Et ça n'a rien non plus. Rien à voir avec la sunna. OK Ça n'a rien à voir avec le vrai djihad et ça n'a rien à voir avec la sunna, ce que ces gens-là font. Ben. Après, il y a une autre fatwa d'un autre cheer is de Cheikh Abdul Aziz ibn Abdul ibn Abdullah al Rajhi. Dat is een van de grote oliman Arabische orde en is een van de leerlingen Abdul Aziz ibn Baz des En de volgende là-bas. al Rajhi. Abdul Aziz al Rajhi. Nee. On de a Wat la question: "Ma de bewegingen van de Elle demande à vous, quelle est votre position, votre point de vue sur les, euh, les groupes ou les mouvements qu'on appelle esthichadi, pour les martyriser, les gens qui veulent se faire martyrer. comme ils appellent les attentats de suicide, martyrer, des, des choses, pour, des, des mouvements pour se faire martyriser. Hij de "Wat is de standpunt van de studie van de studie van de studie de studie van de studie al de van de Donc le shaykh répond, il commence à répondre en disant, d'après ce qui m'a été, été apparent dans les, dans les preuves de la sharia, c'est que ce n'est pas permis. C'est pas en accord avec la sharia de faire ce que ces gens-là font des attentats suicides. Et ça n'a pas non plus rapport avec ce qu'on appelle al Mubaraza dans les batailles, dans le jihad. Par exemple, on sait que dans le jihad Il y a qu ce qu'on appelle al Mubaraza, Ça s'est passé même au temps du prophète. C'est que, il y a le, le, le rang des, des musulmans, ok Puis, il y a ici, attends, il y a le rang des musulmans, ici, puis il y a le rang des koufars, ici. Là, euh, on va dire, il y a trois musulmans qui sortent il y a trois mouchriques qui sortent, hein, qui sortent des reins pour aller de l'avant, ce qu'on appelle Al Mubaraza, c'est ça, ils sortent des reins, et avant que la bataille commence, c'est pour montrer la force des combattants, montrer la, la, le courage et tout, hein, ils sortent des reins, puis ils s'en vont, chacun des trois vont, ou des deux, ou peu importe, ils vont sortir pour affronter l'autre ennemi. Et là, chacun va, euh, va sortir pour montrer, à euh, l'ennemi ennemi qui n'a pas peur, etc. Puis là, après, il revient. Comme, comme on a vu aussi que ça s'est produit à l'époque du prophète, Rasen, même dans la bataille de Badr, il y a eu une Mubaraza, Ouais. Ali ibn Abi Talib, Hamza, et, euh, un autre aussi parmi les Sahaba j'ai oublié c'était qui. Donc euh, c'est ça. Donc c'est un un exemple de, de moubaraka. Donc il y en a parmi les jeunes de et les gens ou bien les gens qui ont un manhaj dévié aujourd'hui qui ont essayé de justifier les attentats, soi-disant, et en se basant sur cette action-là, sur euh, qu'est-ce qu'on appelle le Mubaraza. Et en réalité ça n'a rien à voir parce que comme on peut voir, comme on peut voir, il y a le chef. Il a mentionné les différences après. Mais moi je veux juste euh, précéder pour donner un petit exemple c'est que premièrement il y a deux rangs, le rang des Kouffars et le rang des musulmans et ils sont distingués, ils sont clairs. Hein, tu vois l'ennemi, tu vois, tu vois l'armée des musulmans, tu vois l'armée des ennemis, la guerre est déclarée ouverte, c'est clair, c'est officiel, il n'y a pas de doute, okay il n'y a pas euh, une ambiguïté, tout est clair, okay et donc tu sais l'ennemi est en face de toi, il n'y a pas de, de problème à distinguer qui et quoi. <coughs> en même temps, il n'y a pas d'innocents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de femmes et des enfants et des vieillards. C'est des ennemis. enfin euh, L'ennemi est en face de toi et ceux qui sont là, c'est des combattants seulement. Ils sont là pour combattre, pas pour d'autres choses. D'accord Donc ça, c'est un exemple. Ok, c'est pour dire que ça, ça n'a pas rien à voir avec quest ce que ces gens-là prétendent. Aussi, qu'est-ce qu'ils utilisent comme euh, Shubha pour essayer de dire que, qu'est-ce qu'ils font C'est permis, c'est l'exemple de qu'est-ce qu'ils appellent, qu'est-ce qu'on appelle « un al-rajul Alors, comme par exemple, à l'époque des Sahaba, euh, il y avait par exemple, on va dire que les musulmans étaient devant une, for une forteresse, des kouffars, ou bien devant euh, une forteresse et qu'ils ne sont pas capables de, de rentrer, ils ne sont pas capables de la faire tomber cette forteresse. Il y a certains sahabas par exemple qui ont demandé, qui ont dit, écoutez, mettez-moi dans la catapulte et puis lancez-moi l'autre bord du mur, oui c'est ça, ils ont dit lancez-moi l'autre bord du mur, moi je vais aller là-bas, je, je vais vous ouvrir la porte et après vous rentrez. Hein Donc c'est-à-dire comme s'il se donne, c'est comme s'il va se sacrifier pour aller, pour faire ouvrir la, le, le chemin. Aux autres musulmans. Wa wa wa barakatuh. Aussi, qu'est-ce qui se passe parfois C'est que, il y en a, parmi les. Ils voient que, par exemple, la bataille était. Euh, bon, il y avait certaines situations que, il y a des sahaba qui ont dit Bon, moi je vais foncer dans l'ennemi, puis je vais rentrer à l'intérieur de leur. Wa wa rahmatullah, et puis je vais en tuer le plus possible parmi eux, etc. Et donc, Il y en a parmi les fahraba qui faisaient des affaires comme ça. Et eux, ils prétendent que ça, c'est pareil à le fait de se faire exploser ou de faire un attentat kamikaze. Et là, le sheikh, maintenant, il va répondre à, ces, à ce genre de choubouhad. Parmi ceux qui ont essayé de défendre cette, ces idées-là, il y a des gens qui sont connus pour leur beda, comme Youssef al Qartawi, oui, hein, qui, lui, essayent de dire même que, le, que les attentats suicides, c'est le moyen des pauvres pour se pour se défendre contre l'oppression et l'injustice dans l'époque actuelle, hein, Après, ah non mais ça c'est des gens, mais ils jouent avec, ils jouent avec les, les, les sentiments des gens, comme c'est l'Islam, ils vous présentez l'Islam comme étant euh, une religion démocratique et euh, communiste, et, dans le sens que le, le combat contre l'injustice, contre la tyrannie, contre euh, la dictature, Et que c'est de, de combattre pour la liberté, puis pour les, la démocratie, etc. Ça c'est sa vision de l'islam, d'accord Et ça c'est bien entendu sans prendre en considération toutes les preuves, toutes les hadiths et les versets qui parlent de ces affaires-là. Et il va, il va prendre certaines preuves qui sont en accord avec son, son, son, son il va prendre certains hadiths ou certains versets qui défendent ses opinions. Même j'irais même, même jusqu'à B, il va prendre une partie des versets et une partie des hadiths, parce que souvent il ne va même pas citer le hadith au complet, mais il va seulement citer une partie dans le hadith qui supporte ce qu'il veut et il va cacher le reste du verset ou le reste du hadith. Après on euh, va après il va déformer même les idées des les principes des kuffar pour essayer de justifier son interprétation de ces principes là. Donc ça c'est euh, ça un exemple, il y a aussi Salman al auda qui est bien connu comme étant un souri en, en, en Arabie saoudite, qui a essayé de défendre ces, ces attentats suicides ces, ces là avec les mêmes choubouhab presque que celles d'Al oui, hein et les exemples de ceux qui disent comme par exemple que ça c'est comparable à se jeter sur l'ennemi. Et euh, il y a aussi un autre taqfiri d'origine égyptienne, qui avait écrit un livre qui s'appelle Al-Udda, qui avait amené les mêmes choubouhades aussi. Ça, c'était un des gars du groupe euh, de djihad, euh, djihad jihad islamique en Égypte, ok Lui qui a écrivait, qui écrit un paquet de livres comme ça sur ces affaires-là, pour justifier ce que ces gens-là faisaient. Il y a aussi euh, Suleyman Al-Ulwan, si je ne me trompe pas c'est le son non Suleyman Al-Ulwan, celui qui est de, de Qasim, ce gars-là, lui aussi la même chose, ce qu'il a fait, il a essayé de justifier ces... Choubouhat, puis il y en a d'autres encore, oké, okay, mais ça c'est le plus. Al-Ulwan, ouais. Donc, c'est des exemples de gens qui ont essayé de justifier ces choses-là. Toutefois, les ulama, alhamdulillah, ils ont réfuté tous ces arguments-là dans différents écrits. Et donc, là, on va répondre, on va donner les réponses du chef euh, Abdul Aziz à ce sujet-là. Il dit, premièrement, les ulama, euh, al-Haraqat, إن الحركات الاستشهادية إن الحركات الاستشهادية ليس في ليس في صف القتال وإنما ما يأتي إلى أناس آمنين ويفجر نفسه بينهم ما هي في صف القتال النصوص التي جاءت أن يكون في صف القتال المسلمون صف والكفار صف ويتقاتلون ثم Y ont deux façons à l'homme et à l'homme. Premièrement, les attentats suicides, ou comme ils les appellent avec Musallaastullah, ou comme ils les appellent les attentats martés, ça, ça ne se fait pas dans les, euh dans les, dans comment on appelle Ça ne se fait pas sur les fronts, les de batailles, sur les sur champ de bataille, quand l'ennemi est en face de, de, des musulmans. Ça se fait, en général, quelqu'un, il se met une bombe sur lui, et il s'en va dans un endroit où les gens sont, des civils, c'est des gens civils, dans les cafés, ou bien dans, sous la rue, devant un magasin, ou quelque chose comme ça, et puis il se fait sauter parmi eux. Donc, c'est pas comme si l'exemple qu'on trouve dans les hadiths, comme Al-Mubarazah, ou bien il il fait l'adou de Sustesh dans l'ennemi, ou bien, par exemple, de sortir des rangs pour affronter un ennemi en particulier, hein, comme on faisait au temps du Prophète, ce C'est pas un ennemi qui combat un autre ennemi face à face, Hein, c'est des gens qui sont des civils, qui ne sont pas des combattants, et qui, et donc il s'en va autour de ces endroits-là et ils se fait sauter lui-même. Donc c'est même pas dans le combat, premièrement c'est même pas dans le combat du tout, parce qu'il n'y a pas de combat les gens qui mangent, qui mangent, qui parlent, qui promènent, qui achètent, qui vendent, qui font des… Hein, tout d'un coup, boum, comme ça, on les fait, on les fait, les fait sauter parmi ces gens-là. Les, les gens ne savent même pas qu'il y a un combat, premièrement ils ne savent même pas qu'il y a quoi que ce soit qui se passe, donc premièrement il faudrait que ce soit dans le combat, deuxièmement les gens ne sont pas détaillés, les, les, les, les gens ne sont pas séparés, il y en a parmi eux qui ont amené une chouba pour essayer de dire que euh soit divin, hein oui c'est ça, que les, que les, oui, que les, les Israéliens font tous un service militaire, puis qu'ils se, qu se sont tous fait entraîner, ou etc., comme ça, mais ça ce pas juste en, en Israël qu'il y a des services militaires, il y en a par, partout, même dans les pays musulmans il y a des services militaires, est-ce que ça veut dire qu'à cause de ça, tout le monde sont des combattants Il y a une différence entre un civil et un combattant, Hein, même si tu dis que ils ont fait un service, service militaire, par exemple. Et donc, il y a une différence aussi du fait que quand la guerre est déclarée, qu'il y a une guerre ouverte, qu'on sait qu'il y a un rang ennemi, le rang est là. Ça, c'est le rang des musulmans, comme le chéri dit. Ça, c'est le rang des musulmans. Ça, c'est le rang de Koufa, La bataille est déclarée. Et là, tu sais que ton ennemi est en face de toi. Dans les attentats suicides, c'est pas ça ce qui se passe. Peut-être même que les gens qui sont autour de toi, c'est des musulmans. Hein, puis tu dis que tu veux faire du tort à, aux, aux, aux ennemis de l'islam, alors que tu te fais exploser puis tu vas tuer des, non, seulement, non seulement juste des, des ennemis de l'islam, mais tu vas tuer en même temps des, des, des, des vieillards, des femmes, des enfants, hein, etc., et il y en a qui disent, il y en a qui disent non c'est pas grave si c'est des… non, il y en a qui disent c'est pas grave si tu tues des, des, des, des, des femmes et des enfants parce que c'est des… Euh, comment dire des, des dommages, dommages collatéraux. C'est-à-dire eux, ils, ont, ils font du tort, ben nous on leur fait du tort nous aussi. Collateral damage comme ils utilisent cette là. Puis euh, le fait que par exemple des kuffar eux vont par exemple tuer des enfants et des, des vieillards et des femmes, ça, ça, veut, ça, ça veut. pour eux, bon si eux ils le font, nous on a le droit de le faire. Hein. C'est pas parce que les koufars, eux, ont le droit, ou parce qu'ils se donnent le droit de faire l'injustice et de faire le mal, ça veut pas dire que nous, on doit se rabaisser à ce niveau-là et à faire la même chose qu'eux. C'est comme si, par exemple, les koufars violent des femmes musulmanes. Est-ce que ça, ça veut dire que nous, on a le droit de violer des femmes koufars? Non. Hein? Parce que le viol, c'est haram. Donc ça, c'est des exemples. De, de, comment ces gens-là pensent. Et c'est une mentalité qu'ils prennent souvent basée sur les, sens, sur les sentiments et les émotions. Leur, leur, leur religion est basée sur leurs émotions. Hein, ils parlent d'honneur, ah il faut que je défende mon honneur, protéger mon honneur, etc. Puis, ils laissent tomber le Coran et la Sunna derrière leur dos. Mais c'est bien connu que la personne qui base sa religion sur ses sentiments et sur ses émotions, et qui, eh ben, qu'est-ce que ça fait comme conséquence, c'est que ça, couvre sa, sa raison et ça l'empêche de réfléchir et de voir la réalité par la suite. Il n'est plus capable de distinguer entre qu ce qui est vrai et qu est ce qui est faux. Donc, ça c'était le premier point. Le deuxième point, le chef dit, oui. le deuxième point, le chef il explique que celui qui s'est fait lancer chez les ennemis, hein, soit avec la catapulte, qui s'est fait jeter chez les ennemis pour aller soi-disant euh, ouvrir la porte pour les musulmans ou d'autres choses, celui-là il ne s'est pas fait tuer, il s'est juste lancé sur l'ennemi, peut-être qu'il peut qu va en sortir, hein. donc ça c'est différent, il peut essayer de se, de, de se battre et tout, de se débattre puis arriver à survivre à cette euh, à, à cette action-là. Tandis que celui qui se fait sauter lui-même, il n'a aucune il a aucune chance de se sauver lui-même puisque le but dans cette action-là, c'est de se faire tuer. hein Donc, euh, il n'y a pas de comparaison entre celui qui dit je me jette chez les Koufars, dans un combat entre les musulmans et les Koufars, quand les rangs sont établis, puis celui qui dit Moi je m'en veux par exemple euh, me faire sauter avec une bombe dans, dans les, les coufars, chez les koufars, donc il n'y a pas de comparaison. Et en plus, ça c'est une notion actuellement euh, chez beaucoup de jeunes, y en a, quand ils parlent de, de djihad, ils disent, ah ça y est, qu'est-ce qu'on fait ici, on ne fait rien, donc le mieux c'est quoi, la dunya c'est rien, donc le mieux c'est d'aller puis de mourir c'est ça de donc on se fait tuer, puis là on va aller au Jannah, cette dunya elle vaut rien, et l'au-delà est plus importante, plus grande, que qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette vie, hein ils vont mentionner même des, des, des versets, est-ce que vous êtes satisfait de la vie de cette dunya, etc., hein donc euh, ces gens-là n'ont pas compris La réalité de ce que ça signifie de faire le djihad. Parce que les sahaba, quand, quand ils partaient au djihad, ça ne veut pas dire qu'ils disaient je m'en vais me faire tuer. Allez, ils allaient au djihad dans le but d'élever la parole d'Allah, de combattre et euh, d'élever la parole d'Allah. Peut-être qu'ils se font tuer, peut-être qu'ils ne se font pas tuer. Hein et la preuve de ça, le prophète a participé à combien de, de, de batailles Il n'est pas mort dans aucune de ces batailles. Abu Bakr al-Siddiq, il a participé à combien de batailles À presque toutes les batailles. Et il n'est pas mort dans aucune de ces batailles. Et Omar ibn al-Khattab, la même chose. Omar ibn al-Khattab, il s'est fait tuer par Abu Lu'a. al m'a aussi. Et Ali ibn Abi Talib, il a participé à combien de batailles Et lui aussi, il n'a jamais été tué dans une bataille. Il s'est fait tuer Soit en allant à la prière de Fajr le matin, ou bien pendant la prière, par un des khawarij. Donc c'est pour dire, Ça c'est juste quatre premiers sahaba. Mais il y a combien de sahaba qui sont partis au djihad et qui ont combattu dans combien de batailles à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont allés, ils sont revenus, ils sont allés, ils sont revenus, ils n'ont jamais été tués dans aucune de ces batailles. Donc le but d'aller au djihad, c'est pas de dire « je vais me faire tuer » ou « je vais mourir », mais le but c'est de dire « je vais aller élever la parole d'Allah et combattre pour élever l'Islam, le Coran et la sunnah et ramener le message de l'Islam aux gens. Si je meurs dans le djihad et que je suis martyre, alhamdulillah, mais si Allah me fait me fait, fait en sorte que je reste en vie, et ben alhamdulillah Tu vois Mais ces gens-là, ils ont compris que le djihad, c'est la mort. Et qu'il faut, qu faut mourir, et c'est pour se faire tuer. Et que tu vas faire exprès, peut-être même pour arriver à te faire tuer. Hein et ça, c'est une mauvaise, mauvaise compréhension. C'est comme l'homme qui a, qui a accepté l'islam, il avait des dates dans ses mains, et il a dit au messager d'Allah, si, si j'accepte l'islam, euh, et que je combats, est-ce que je vais aller au paradis Il a dit oui. Alors il a jeté ses dates, il a dit, ah, tant pis pour les dates. Hein. Là, il, il s'est jeté au combat. Et il a combattu, puis il s'est fait tuer. Hein. Et quand on a trouvé son corps, on a trouvé qu'il avait plein de, de marques d'épée sur lui, tellement il avait combattu. D'accord Ça, c'est quelqu'un que Allah a écrit, avait destiné qu'il allait mourir dans cette bataille. Et il est mort après avoir combattu. Mais d'autres sahabas dans cette même bataille-là, ils, ils ont combattu les coufois, ils sont pas morts. Hein? Vous imaginez? Imaginez si dans une combat, dans une bataille, tous les musulmans se font tuer, ils veulent tous être chiites en même temps? Oui, c'est vrai. <rire> il la pas il a étudié sa religion, il, il a juste, il a juste dit là, il a, il puis il est parti se combattre tout de suite. Donc, pour eux, ils essaient d'utiliser ce hadith là pour dire y est, Étudie pas l'islam. Reste ignorant, puis va-t'en juste te faire tuer. C'est ça qui compte. Hein? Et donc, c'est comme ça qu'ils prêchent l'islam. C'est comme ça qu'ils appellent à l'islam. Dans leur ignorance. Allah le Musta'al. Et la plupart des jeunes qui rentrent avec ces gens-là, c'est des jeunes qui ont une éducation occidentale. Dans les pays, même dans les pays musulmans. Hein? Une, une, une, une éducation très occidentalisée. Ils ont grandi parfois dans l'éloignement total de l'islam c'est-à-dire ils n'ont pas vraiment pratiqué l'Islam en, en grande partie, Ils vivaient de, il y en a beaucoup qui vivaient dans le péché, ou même qui faisaient pas la salade ou des choses comme ça. Là, après ils ont commencé à découvrir un peu l'Islam, et puis là ils ont été approchés par ces gens-là qui appellent au djihad et tout ça, et puis là ils sont rentrés avec eux, et puis ils sont partis, sans avoir eu le temps d'étudier l'Islam avec les ulama, et de chercher le ilm avec les ulama, ok Et parmi eux, il y a des Sourouriyah Et parmi eux, il y a des Qutubiyin Et d'autres, parmi les groupes de Bédaas Et eux qui se disent, ils prétendent qu'ils sont Salafis Des fois, tu vois Et ils vont te citer Ibn Taymiyyah Ils vont te citer Cheikh euh, Baz Et d'autres ulama Et ils vont euh, te citer Mohamed Ibn Abdul Wahhab Et donc, ils essaient de faire croire aux gens qu'ils ont un lien avec les Salafis Pourtant, ils n'acceptent rien des fatwas des al-lamas dans le monde actuellement. Sauf les anciens fatwas, et ils les mettent en dehors de leur contexte pour les, pour les appliquer aujourd'hui à leur façon. Hein. Mm -hmm. Ben oui, à l'époque, par exemple, quand il y avait euh, la guerre en Afghanistan, le djihad en Afghanistan, Tout le monde était en accord avec qu ce qui se passait là-bas, les ulemas. Parce que, il y avait les rangs d bien d être, d être divisés. Il y avait les, les musulmans contre les communistes. C'était clair. Et, et non seulement ça, il y avait une force extérieure qui supportait indirectement les musulmans dans cette guerre-là pour leur fournir, soi-disant, autre chose qu'ils avaient besoin, c'était les américains. Parce que c'était en leur intérêt les Américains avaient leur intérêt dans ça, du fait que euh, les communistes, c'était, euh, ça représentait pour eux une menace, donc ils aidaient les Afghans contre euh, les euh, contre les, les communistes, contre les Russes, et donc tu vois que la situation était différente, totalement différente. Mais après, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand les musulmans ont commencé à se tuer entre eux, qu'ils ont réussi à, à, à repousser les communistes, que les musulmans ont commencé à se tuer entre eux et se diviser en groupes, et bien là la position a changé, et non seulement ça, quand les ulama ont commencé à comprendre que même dans cette guerre-là en Afghanistan, c'était pas aussi islamique que ces gens-là essayaient de le prétendre, puis qu'en réalité il y a des groupes de béd'a' comme les ikhwan muslimines qui se sont infiltrés dans ce djihad, soi-disant, et qui commençaient justement à Semer leur poison hein, pour répandre leurs idéologies parmi les jeunes qui sont là-bas, et qu'ils ont même, bon sont même arrivés jusqu'à tuer un des un, euh, un, un là-bas qui avait réussi même à établir un, un état islamique à Kohna, uh, uh, Jamil al-Rahman, ça c'est son nom, Jamil rahman il avait établi un état islamique, il appliquait la sharia, il enseignait le la l'aqidah et tout ça. Et ils ont envoyé des, des, des gens pour les, pour le tuer. Parmi les jeunes irkwanis musulmans. Donc c'est pour dire que, s'ils si disaient qu'ils voulaient établir l'islam, puis la charia, puis tout ça, pourquoi ils ont pas, euh, pourquoi ils sont allés pour exécuter Jamil al-Rahman? Et puis non seulement ça, euh, il y a les, les Afghans qui faisaient le shirk, Et qui faisait, qui adorait les, les coubours, et qui faisait toutes sortes de bédas, ah, ils refusaient que des musulmans appellent ces gens-là à laisser tomber ces bédas. Ah. Et ils disaient, c'est pas le temps de parler de shirk, et de taushid, et de sunnah. Parce que là, là ces gens-là, ils sont pas prêts pour accepter ça. Les afghans, ils sont pas prêts pour accepter ça. Il faut juste, euh, yani, parler de djihad et tout ça. Yani, c'est pour te dire, ça, c'est comment les irwanes ont fait la, la fitna dans cette soi-disant djihad. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé, on sait tous. Ils ont remis les, ils ont mis les, la haine des jeunes qui étaient là-bas contre le Tawhid, contre l'Arabie Saoudite et contre ceux qui appellent au Tawhid. Et quand les musulmans sont retournés par la suite dans leur pays, ils les ont appelés à faire qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, les attentats terroristes et toutes ces choses-là au nom du djihad. Tout ça, ça vient de l'inspiration de ces groupes qui étaient là-bas. Donc ça, c'est pour dire que Comment ces gens-là ont une conception qui est totalement opposée. Je me souviens, il y a plusieurs années, il y avait un gars d'Ikhwan, un des chefs d'Ikhwan, qui s'appelait Abdullah Azam. Je pense que c'était un Palestinien. Il était très connu. Puis lui, c'était un Irwani. Oui. C'est un Irwani qui était, dans, je pense, euh, d'origine palestinienne. Attends. Et euh, lui, c'était il était, il était à l'époque même, il était même en Jordanie, je pense puis euh, il est allant en en Afghanistan, puis soi-disant pour faire le djihad. Là, qu'est-ce qui est arrivé Une fois, j'écoutais une, une cassette, il y a des, y a des gars de sunnah qui écoutaient toujours ces cassettes, et puis ces cassettes étaient, imaginez, à mesure sunnah, ces cassettes étaient euh, répandues. Puis, dans une des cassettes, il disait l'islam enseigne le terrorisme. Il disait l'islam nous incite au terrorisme. Hein? Et il a, dit, il a dit, vous savez comment il a dit, comment l'islam appelle le terroriste? Allah il dit, Donc, le mot تُرْهِبُونَ, voilà vous l'avez, vous effrayez par la force que vous avez préparée pour les koufar, que ce soit par les chevaux ou bien des choses comme ça, vous vous effrayez par ces choses-là, Ennemis d'Allah. Et donc il disait, voyez, l'islam nous demande de mettre l'effroi, puis la crainte et la terreur dans les koufars. Et donc il essaie de justifier qu'il euh, faut faire l'irhab, comme on dit, en se basant sur ce verset-là. C'est comment, ça c'est un exemple de cette de la part de ces gens, comment ils déforment la réalité de, de l'islam. Non, non, non. Après, qu'est-ce qu'il dit le frère لشيخ ثالثا ما ثبت في خيبر أن عامر بن الاكوع لما بارز اليهودي هذا في صحيح... صحيح البخاري ارتد إليه ذباب سيفه فأصاب رجله ثم مات فتكلم ناس من الصحابة وقالوا إن عامر بن الاكوع أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اخوه سلمى ابن الاكوع وهو حزين فسأله قال يا رسول الله يقولون ان عامر بطل جهاده بطل جهاده فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب, كذب من قال ذلك انه لجاهد مجاهد فسنا تقطع البخاري مسلم Et le chef il a dit troisièmement, euh, ça a été rapporté dans la bataille de, de Khaybar, que qu'Amar ibn al-Aqwa' il avait fait une moubaraza avec un Juif dans la bataille de Khaybar. Il est sorti des rangs, puis le Juif est sorti des rangs, puis ils se sont battus un contre un. Ok, donc euh, ça c'est rapporté dans Sahih euh, al-Bukhari, il dit qu'est-ce qui est arrivé Pendant qu'il était sorti pour se battre avec lui, sans faire exprès la pointe de son épée, il s'est frappé avec. Il s'est frappé lui-même avec la pointe de son épée dans sa jambe. Et ça l'a tué. Ça a été la cause de sa mort. Et donc, certains parmi les Sahab ont dit que Ahmed ibn Lakwa avait annulé son djihad lui-même, puisqu'il avait causé sa propre mort il avait, il était mort à cause de so, so, sa propreté et donc il prétendait que son djihad était annulé à cause de ça et donc le frère de, de ce sahabi est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé est-ce que c'est vrai que mon frère, son djihad est annulé il était triste et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a dit ça, il a menti certes ستكون مجاهد إلى غير مفين جهاد دون استيقاع كي كي أللسون جهاد اذا كان الصحابة أشكل عليهم كون عامر ارتد إلى سيفه ارتد إليه سيفه بدون اختياره قالوا بطل جهاده فكيف بالذي يفجر نفسه باختياره واضح هذا الاستدلال إذا كان امر بن أكوع ارتد إليه ذباب سيفه دون اختياره عندما دار ذا اليهود لما أصابه ولما أصابه قال الصحابة رطل جهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بطل جهاده ولكن أشهل عليهم ولكن أشهل عليهم وهو لم يقتل نفسه ولم يفجر نفسه وإنما ارتد إليه ذباب سيفه دون اختياره Donc, le chèque, il explique de, mon, de faire une sorte d'analogie pour faire une comparaison entre ça et ceux qui euh, se font ex exploser eux-mêmes. Il dit, regardez, celui-là, euh, ce sahabi, sans faire exprès, la pointe de son épée l'a, la, la, la a atteint et il est mort. Il n'a pas fait exprès et il n'a pas eu l'intention de se tuer lui-même. Malgré tout, les sahatans ont eu un problème avec. Euh, avec lui, dans le sens qu'ils ont dit, il a annulé son djihad. Hein, parce qu'il parce qu'il s'est, il a été, et il a, sans faire exprès, il s'est tué lui-même. Donc, est-ce que, imaginez si c'est le cas pour quelqu'un qui a même pas fait exprès, imaginez pour quelqu'un qui, euh, Yanni a réellement pris une bombe, puis qu'il a, il a été lui-même la cause de sa mort en se, se faisant exploser lui-même. Ça c'est encore plus grave, Yanni de la part des Sahaba. Le Prophète صلى alayhi wa sallam a dit non non, c est, c est, son djihad n'est pas annulé, mais quand même ça a posé un problème aux Sahaba du fait que de, de savoir que il était mort euh, à cause de son épée. Donc c'était c'est une preuve que le Cher utilise comme une sorte d'analogie qu'il fait pour montrer, yani que euh, il y a ni si c'était le cas pour quelqu'un qui s'est tué sans faire exprès, alors imaginez quelqu'un qui fait exprès. C'est encore un plus grand problème pour le Sahaba si c'était le cas. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui parce qu'on a épuisé notre temps. Puis on continuera ça, inshallah, la semaine prochaine du Et la semaine prochaine, on va parler des attentats terroristes. Inshallah. <rire>